Evariste, di Sarafina Kizimana est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel pour trouver solution aux problèmes liés à la distribution du carburant conformément à l'application Pass. Et avoir ce produit, l'association des transporteurs du Burundi propose à la SOPEBUC d'instaurer le système de distribution du carburant à l'aide de la carte électronique. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi, CNDH, déplore que la qualité de l'enseignement ne cesse de se détériorer à cause de la surpopulation dans les écoles. Et ceci ressort d'un communiqué que cette commission a sorti ce 20 novembre à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant. La RN3 tronçon Magdala ghitazar devient praticable deux mois après sa réhabilitation à la latérité. C'est après plusieurs jours de pluie dans cette localité. Et la perte de l'intérêt supérieur des enfants est la conséquence majeure des violences conjugales puisque les parents ne se souviennent plus d'analyses d'événements. Bonangira, avocat conseiller. Vous l'entendrez dans la chronique de ce jeudi. Bienvenue à cette actualité. L'association des transporteurs de Burundi déplore les irrégularités dans la distribution du carburant via l'application Guitropass. Le secrétaire général de cette association accuse certains pompistes qui ne donnent pas aux conducteurs de véhicules la quantité qu'ils devraient avoir pour trouver solution à ce problème. Charles Niranmeba propose à la Sopébou d'instaurer le système de distribution du carburant à l'aide de la carte électronique. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianning et Cette application présente actuellement beaucoup de lacunes dans le secteur de transport. Comme vous avez vu, il est très difficile de voir un véhicule de transport type minibus qui va s'approvisionner deux fois par semaine. Ça, c'est une lacune à remédier parce que ces véhicules est là, même si on leur donne un petit quota, mais le quota doit être donné régulièrement du jour au jour. Deuxièmement, au niveau des stations services, il y a beaucoup de désordre qui est créé par les propriétaires des stations, et surtout les gérants qui occasionnent le désordre pour que les gens qui n'ont pas sur le fil d'attente et sa soit parce qu'ils ont donné de l'argent. Et puis, en ce qui concerne le scanning, comment ce phénomène se passe Même si vous êtes déjà à la pompe et que vous avez un quota de 60 litres, le pompiste, en scannant, il retire tous les 60 litres. Et pourtant, quand vous êtes déjà à la pompe, cela veut dire que le véhicule est venu, il peut consommer 20 litres et 30 du moment où le pompiste vous a retiré tous les 60 litres. Et ça, c'est un problème très sérieux parce que si l'on fait pour euh, 10 personnes, 20 personnes, vous comprendrez que ce cabilla va être vendu à un prix exorbitant parce qu'il est déjà justifié au niveau de la SOP. Et comment cette situation affecte t le transport en commun Le transport en commun est affecté parce que les véhicules devraient opérer tous les jours, mais si ils sont approvisionnés deux fois par semaine comprendrez que les cinq jours ces véhicules là ne vont pas eh, prester. La Trabou euh, va louer en proposant à la soupebou que si jamais cette situation euh, ne peut pas être remitiée, euh, que la vous disponibilise une carte au même modèle que la carte bancaire et pour qu'ils puissent être rechargés, et autant de litres de carburant qui sont destinés au véhicule et que si jamais vous vous présentez à la station avec votre carte, ils vont diminuer votre quota. Et ça c'est facile à voir parce que vous pouvez même le constater au niveau de votre téléphone. C'était Charles Mirambeba, secrétaire général de Trabou. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, déplore que la qualité de l'enseignement ne cesse de se détériorer à cause du pléthore dans les écoles, Et ce qui constitue un des défis majeurs qui hante le secteur des droits de l'enfant au Burundi dans un communiqué sorti ce 20 novembre à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant. Docteur Sixte Nimurava se dit cependant satisfait en ce qui concerne la justice pour mineurs, car bien même il subsiste encore des défis suivants. La CNIDH se réjouit de la justice approprié pour les cas de mineurs en conflit avec la loi qui sont traités avec célérité dans différents cours et tribunaux du Burundi, même si la lenteur s'observe parfois dans le transfert de ces mineurs en conflit avec la loi vers les centres de rééducation qui sont situés dans les provinces dont Ngozi, Rumonge et Ruyigi. La CNIDH constate que des défis persistent en dépit de ces progrès dans le domaine de protection et de promotion des droits de l'enfant. Les obstacles à la pleine jouissance du droit à l'éducation sont notamment l'abandon scolaire dit aux grossesses non désirées, au phénomène des enfants en situation de rue devenu une problématique nationale, à la consommation des stupéfiants, à l'éloignement des écoles dans certaines régions, aux catastrophes naturelles occasionnant la fermeture des écoles, à l'émigration au travail des enfants dans les ménages ou ailleurs, etc. La qualité de l'enseignement est aussi affectée par le manque de matériel didactique suffisant et à la qualité des locaux et l'oration enseignant-élève plus élevée. La célébration du 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, nous offre une belle tribune pour plaider auprès des autorités non seulement en faveur de l'adoption du code unique de protection de l'enfance, mais aussi pour la nécessité d'une politique de rendre l'enseignement fondamental obligatoire. Vous n'avez pas Issan Vous ratez l'essentiel L'actualité continue sur Sanganero politique. À présent, certains jeunes affiliés de différents partis politiques de la commune Mugina Dans la province de Tibitoke, disent que la cohabitation est généralement pacifique dans cette période préélectorale, sauf quelques cas d'intolérance. Ils parlaient des réunions dans lesquelles ils sont tous conviés. Le conseiller de l'administrateur chargé des questions politiques, Munziman Jean, affirme que cette commune a toujours été caractérisée par la tolérance politique pour le chef de cabinet du gouverneur de la province de Tibitoke, Saidi Anissé. Cela. Et le résultat issu des sensibilisations sur la cohésion sociale organisées par l'administration en collaboration avec d'autres organisations comme le Centre d'alerte et de prévention des conflits, SENAP, l'État avec Ornella Moucho. Certains jeunes femmes et hommes de la commune Mugina, issus de différents partis politiques, disent que jusqu'à présent dans cette période préélectorale, la cohabitation est sereine. L'un des jeunes du parti, SNDD FTD, indique que l'exemple est de la coopérative des jeunes pour le développement au sein de laquelle se réunissent les jeunes des différents partis politiques Il y a des coopératives sur différents Collines. Alors, quand on observe les responsables de cette coopérative, ce sont les membres de différents partis politiques. C'est vrai, le représentant émane du parti politique au pouvoir, mais son vice-président et le trésorier sont membres des autres partis. Tout cela prouve que nous collaborons parfaitement avec d'autres jeunes. Avis partagé avec l'autre jeune membre du parti IPRUNA, toutefois, il souligne qu'il a été constaté quelques cas de menaces à l'égard des autres partis politiques pour perturber des réunions tenues. D'une façon générale, la cohabitation entre les jeunes de différents partis politiques est pacifique, mais tout n'est pas à apprécier positivement, car en date du 3 novembre, le parti Iprona avait organisé des activités dans toutes les zones de la province de chivito oke Malheureusement, on a constaté une personne qui a voulu perturber ses activités en nous interdisant de tenir des réunions. Heureusement, l'administrateur a calmé la situation en disant que ses activités sont reconnues. Vous comprenez qu'il y a des gens mal intentionnés, mais heureusement, les autorités interviennent rapidement. Et celui du parti Sawanya Fodebu indiquait que la collaboration entre les partis se normalise davantage. Toutefois, Il déplore l'enlèvement des drapeaux des autres partis politiques déjà constatés. Des fois, des tensions s'observent entre les jeunes des différents partis politiques. Même si ce n'est pas généralisé, on a déjà constaté l'enlèvement des drapeaux des autres partis politiques de l'opposition, suite à l'intolérance politique. Mais le point positif est que parfois, des réunions sont organisées à l'endroit de tous les jeunes, y compris nous. On nous invite aussi dans des réunions de comités mixtes de sécurité et aussi dans des sensibilisations organisées par les organisations non gouvernementales. Ce sont des initiatives à apprécier. Le conseiller de l'administrateur chargé des questions politiques affirme que la commune Mouguena a toujours été caractérisée par la bonne cohabitation politique. Dans notre commune, vraiment, depuis que notre mandat a commencé, Parce que je ne peux pas parler des années antérieures. Je n'ai jamais reçu aucun cas à rapport avec les conflits politiques. Et si une fois que les conflits si se nous sommes là pour conseiller et mener aussi à bonne conscience et la mentalité de la jeunesse. Et quant au chef du cabinet du gouverneur Saïdi Anissi, grâce aux sensibilisations organisées à l'endroit de la population générale et en particulier des jeunes issus des différents partis politiques, en collaboration avec quelques organisations, notamment BLTP, et SNAP affirmait que la population de la province a déjà compris qu'en démocratie il s'agit de la compétition des idées et non de la violence. Ici dans notre province, nous sommes satisfaits de l'intervention de certaines organisations. Ils ont organisé même des jeux, des matchs entre les jeunes partis entre les jeunes et les différents partis politiques. Pour les amis même encouragés à créer des coopératives qui incluent les jeunes de différents partis politiques. Ces jeunes membres de différents partis de la commune de Moguena reconnaissent que le passé, et surtout en période électorale, des tensions ont été observées et affirment que maintenant, ils ont acquis de la maturité politique et qu'alors, ils ne seront plus manipulés par les acteurs politiques à des fins politiques. Merci à Ornera Moucho pour tous ces détails. Le système financier du budget programme adopté par l'État burundais depuis peu est bénéfique pour le peuple burundais du fait qu'il tient compte des besoins urgents de ce dernier, indique un conférencier qui a fait une présentation lors d'une conférence-débat organisée par Parsem, une organisation de la société civile qui lutte pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Ce mercredi à Gitega, c'est au moment où plus d'un se pose différentes questions sur la plus-value émanant de ce nouveau système. Comme quoi, oui ou non, il va mettre fin au retard de paiement des salaires des fonctionnaires ou il va mettre fin à la corruption des détails avec Djilani Selon le conférencier du jour Anatoly Iradukunda, juriste de formation, depuis un certain temps, le gouvernement du Burundi applique le système financier du budget programme et cela dans toutes les institutions étatiques. Ce système est remplacé le système des moyens. La différence entre le premier et le second est à que pour le premier, les services et institutions étatiques recevaient des fonds sans présenter les projets à réaliser au préalable et ce n'est qu'à la fin de l'exécution des du projet, que des rapports irrelatifs étaient dressés et transmis à qui de droit, a indiqué Anatole Iladukunda Il a ajouté que, par contre, l'objet programme consiste à la présentation des projets à réaliser avant l'obtention des fonds, et ainsi le contrôle devient aisé, du moment que le contrôleur s'intéresse aux projets présentés au préalable et leur taux de réalisation et des moyens et afférent Il a souligné également que l'objet programme tient compte, surtout et surtout, des besoin de la population consultée à l'avance. D'où donc l'objet budget programme a un avantage énorme pour la population par rapport au budget de moyens dont les projets à réaliser étaient élaborés dans des bureaux des cadres sans la participation de la population, a insisté Anatole Ila Dukunda. C'est au moment où, ce mercredi à Gitega, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM avait organisé une conférence et sur le thème de la basée sur la transparence et sur les priorités budgétaires comme préalable à la réussite de la vision 2040-2060 à l'intention des participants venus de différentes couches sociales. Pas mal de participants ont alors émis leur souhait de voir que le système de budget programme met fin à la pauvreté qui ne cesse de s'aggraver à la corruption, mais aussi que le citoyen lambda profite de façon valable de ce système et il y a même qui a demandé quelles autorités du pays demandent des aides et appuis au pays amis pour réduire le degré de pauvreté qui hante pas mal de Burundais. Le coordinateur des projets au sein de la parcelle, mais Désiré Ndaïchimie, a dans son discours de clôture promis que toutes les suggestions et propositions des participants seront transmises fidèlement à qui de droit pour l'intérêt de la population burundaise. Depuis Gitega, j'ai Anibigira pour la radio Isangani où la route nationale numéro trois, tronçon Magara-Gitaza devient praticable deux mois après sa réhabilitation à la latérite. C'est après plusieurs jours de pluie dans cette localité. Les usagers de cette route demandent une intervention rapide en commençant par le pont de la rivière Udziwazi, menacé d'écroulement au niveau de l'agence routière du Burundi à Herbé en sigle. L'on indique que les points critiques seront réhabilités dans la mesure du possible en attendant l'aboutissement des études pour la réhabilitation effective de ce tronçon. Jean-Pierre Messago. Depuis le week-end dernier qu'il y pleut excessivement dans cette localité... Les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie sont remplis de terres arables et plusieurs nids de poules se sont reconstitués à côté de certains tronçons trop glissants et cela après près de deux mois que cette partie de la route nationale numéro 3 soit rendue praticable par l'agence routière du Burundi. Les usagers de cette route demandent une intervention urgente, en commençant par la stabilisation du pont sur la rivière Roussibazi, redoutant une probable coupure de cette route. Constantin Vigilimana, directeur général de l'agence routière du Burundi ARB, dit que cette agence pourra intervenir dans la réhabilitation des points critiques, mais qu'elle fait face au problème de manque de carburant pour ses engins. Le tronçon Magara Guitaza ne fait plus partie du vaste projet de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon rumonga Guitaza, Après avoir remarqué que les études sur ce tronçon sont à actualiser. Jean-Pierre Misago de Piumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique. La perte de l'intérêt supérieur des enfants est la conséquence majeure des violences conjugales puisque les parents ne se souviennent plus Analyse Develine Bonangira, avocat conseil, qui trouve par ailleurs que le non-éclaircissement dans le code des personnes et des familles sur l'éducation des enfants après que l'un des parents ait été tué par son conjoint suite à ces violences C est en défi. Maître Bonangira conseille les conjoints à éviter des violences. Violence conjugale pour éviter le pire au Toute forme de violence exercée par un partenaire. C'est ça la définition d'Eveline Vlyn Avocat conseil aux violences conjugales. Les violences conjugales c'est toute forme de violence exercée par un partenaire. Soit époux ou épouse ou même compagne. Ces violences sont de plusieurs sortes. Dans la famille, il peut y avoir des violences physiques, des violences verbales, des violences économiques, psychologiques, etc. Et les conséquences sont énormes. Par exemple, si ce sont des violences physiques, ça veut dire que l'époux victime ou l'épouse peut avoir des coups et de blessures. La famille commence à dépenser pour essayer d'amener à l'hôpital l'époux ou l'épouse malgré que c'est un conflit interne pour violences économiques. L'époux peut empêcher la femme de travailler. Des violences qui créent des conséquences néfastes sur la famille ajoute-elle. Les conséquences sur la famille lorsqu'il y a des violences conjugales. D'abord, la communauté conjugale n'est plus. Deuxièmement, les deux époux ne travaillent plus pour le bien de la famille. Chacun peut faire ce qu'il veut et que ce soit sur les enfants, il y a des conséquences. Les enfants peuvent abandonner l'école, manquer de quoi manger, ils peuvent être traumatisés par exemple en regardant tous les jours les conflits à la maison. Ils peuvent même abandonner la famille aller vivre ailleurs pour essayer de trouver la paix qu'ils n'ont pas chez eux. En couple en situation de violence conjugale, ne cesse donc de violer l'intérêt supérieur de l'enfant alors que ce principe devrait être une considération primordiale dans toutes les actions. Premièrement, si ce sont des petits enfants, ça peut être des souffrances émotionnelles. Par exemple, les enfants, même à l'école, commencent à ne plus être capables de continuer l'école. Il peut aussi être son manque d'autorité parentale. Maintenant, comme les parents ne sont plus ensemble, même s'ils sont à la maison, comme il y a des conflits, chacun peut vouloir éduquer l'enfant comme ça, l'autre comme ça, au lieu de voir le bien de l'enfant. L'époux victime ou l'épouse peut voir que ça, pour l'enfant, c'est pas bon. Mais L'autre, pour manifester son pouvoir sur la victime, il va encourager l'enfant à faire ça. Et les enfants peuvent même devenir des délinquants suite à ce conflit en famille. Néanmoins, Evelyne Bonangira, avocat conseil trouve que l'absence de clarification sur l'éducation des enfants après que l'un de leurs parents est tué par son conjoint est un défi sans effet. considéra que la constitution de la République règle tout. Je peux dire que le code prévoit la protection puisque le code définit d'abord les devoirs des parents lorsqu'il y a le mariage. Ça veut dire que les parents doivent éduquer les enfants, assister les enfants jusqu'à l'âge de majorité. Même si il y a des conflits, le code montre comment il faut résoudre et comment il faut définir le rôle des parents, même pendant les conflits. Par exemple, si les parents ne veulent plus vivre ensemble, même s'ils décident de se séparer, ils ont l'obligation de continuer à veiller sur leurs enfants. Et lorsque le divorce est prononcé, par exemple, de la faute de l'un des époux, la loi exige l'époux qui est capable, économiquement, à assister l'autre qui a la garde de l'enfant. La loi aussi prévoit que à l'absence des parents, l'État devient le garant pour ses enfants et même la communauté environnante. Selon la Constitution, ça nous interpelle que tout enfant doit être protégé. Que ce soit moi ou autre, lorsque il n'y a plus les parents, surtout, nous devons agir. Maître Evelyne Bonangira conseille les époux à sauvegarder la vision qui les a poussés à former leur famille en résolvant à temps les problèmes surgissant dans leur foyer. Voilà, c'est par euh, ici que se referme cette Cette édition. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Serafine Atidimanat pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste et Bonne suite des programmes sur le Sanganitro.